Donc, le cours qu'on va commencer aujourd'hui, c'est un cours sur l'explication du livre al Shubuhat. Donc, Sharh ou al Shubuhat. Sharh, ça veut dire l'explication, et al Shubuhat, ça veut dire le fait de dévoiler, hein, de, de dévoiler, de, de montrer les Shubuhat. Hein, de démasquer, de dévoiler les Shubuhat, qu'elles deviennent claires. Les Shubuhat, c'est un terme qui signifie euh, qu'est-ce que les gens de Bid'a ou qu'est-ce que les gens de Shirk et de Kuf utilisent comme semblant d'arguments pour essayer de mélanger la vérité et le faux pour égarer les gens. Hein? Et euh, dans les dictionnaires de langue arabe comment on retrouve d'un par exemple moujam maqais al-lugha d'ibn thares il explique que shaba shin wa al-ba wa al-ha aslun wahid yadullu ala tashabuh al-shay wa tashakkulihi lawlan wa wasfan et wa shabah wa shabih donc euh, Les trois lettres qui forment l'origine ou la base de ce mot-là C'est le shin, le ba et le ha Et ça indique donc une ressemblance entre deux choses Qu'il y a des ressemblances entre deux choses dans leur couleur et dans leur description Ça c'est un exemple Et on dit shibhoun wa shabahun wa shabihun وشabbah. Donc toutes ces, ces, ces explications-là montrent que c'est pour montrer qu'il y a une ressemblance entre deux choses. Ça c'est pour euh, la définition linguistique. Et al al il dit Donc il dit que la Shubha c'est que deux choses soient semblables l'une de l'autre de sorte que euh, tu ne puisses plus distinguer l'une de l'autre à cause de la ressemblance qu'il y a entre les deux soit euh, de façon concrète ou abstraite. Et euh, donc il y a toutes sortes d'explications, de définitions de, de ce sens-là et ça c'est dans le sens linguistique. Et quand on parle des « shubhah » qui sont jetés dans l'aqidah, la dans la croyance, eh bien, euh, « shubhah » c'est le pluriel du mot « shubha ». Et on les appelle « shubha » parce que la personne qui euh, yani envoie ce semblant d'argument-là, eh bien, il l'envoie sur les gens parce que c'est quelque chose qui ressemble à la vérité. Mais « Mais c'est quelque chose qui oppose la vérité en réalité. C'est quelque chose qui est faux, mais qu'on essaie de faire ressembler à la vérité pour tromper les gens, pour égarer les gens, pour les, les faire dévier, pour les faire tomber dans le shirk ou, ou les faire tomber dans la bédard. C'est quelque chose que lorsque quelqu'un va l'entendre et qu'elle n'a pas de science, qu'elle n'a pas de, de, de fondement ou de base solide, elle va s'imaginer que c'est un argument et que c'est vrai. Mais lorsque la personne qui possède la science, parmi les ulamas, parmi les gens qui ont appris, qui ont étudié, lorsqu'ils vont entendre cette chouba, tout de suite, ils vont savoir que soit qu'il manque une chose dans cette information-là, ou soit que cette information-là, elle a été déformée, hein? ou bien soit qu'on a mélangé dans cet argument quelque chose de vrai et de faux en même temps. Donc ça, c'est des exemples de choses qui peuvent représenter... Euh, différentes formes de Shubha, il y a beaucoup d'autres exemples aussi, mais ça, ça fait partie des exemples, et ça nous aide à comprendre. Parfois, on traduit le terme Shubha, ou Shubha, au pluriel, par le terme ambiguïté, parfois on le traduit par doute, euh, et ça peut vouloir dire ces choses-là dans, euh, dans certains contextes, par exemple, mais... Dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train de lire aujourd'hui par rapport au livre Kafshu c'est plutôt des faux arguments, hein, des faux arguments, des faux raisonnements et des semblants de preuves, des semblants de preuves. C'est dans ce sens-là, des choses qui ont pour but de mettre des doutes et des ambiguïtés dans la croyance et dans la compréhension des gens pour les faire tomber dans le faux. Donc ça a un lien toutes ces significations-là quand on dit. Euh, ambiguïté, quand on dit doute, fausse preuve, fausse arguments, semblant de preuve, ainsi de suite. Tout ça, c'est des sens qui donnent une, euh, qui nous rapprochent donc de la signification de qu'est-ce qu'on veut dire par le terme shubha. Et euh, le sujet du livre Kafresh Shubhat, de façon plus euh, résumée, euh, comme c'est expliqué dans l'introduction du sharḥ de Sheikh Mohamed Ibrahim al Sheikh euh avec l'introduction du cheikh Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim al Najdi il explique dans l'introduction mawdou'u al kitab kashf al shubuhat donc quel est le sujet du livre kashf al shubuhat le cheikh il explique qu'il dit amma mawdou'uhu faqad 'abra 'abra 'anhu samahat al shaykh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah bi qawlihi هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه. فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والموالات والمعادات فيه والمصادمة من ضد من ضاد من ضاده ومصادمة من ضاده وكشف شبه من شبها عليه وإن كانت أوها من خيت العنكبوت وبينما عليه الكثير من الشرك الأكبر اعترض عليه بعض الجهل المتعلمين وأزهم إبليس فجمعوا شبها شبهوا بها على الناس وزعموا أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين وحاشا ذلك وحاشاه ذلك بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة نقول بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فأجابهم المصنف بهذا الكتاب وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب من نصوص السنة والكتاب وما يميز به المصنف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه وبيّن أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين لشيخ الدين السجاد يليف Comme le Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim l'explique lui-même, il dit que ce livre est une réponse à certains faux arguments hein, et certains semblants d'arguments par lesquels euh, les gens qui euh, prétendaient à la science à l'époque du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab ont essayé d'opposer sa dawa par ces faux arguments et par ces ambiguïtés-là. Et le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab Étant donné qu'il s'est euh, placé dans euh, la région où il était Et il s'est établi comme quelqu'un qui appelle à la, la dawa du tauchid hein, Et il, invite les gens tauchid, il invitait les gens au tauchid et il combattait le shirk Et il expliquait les détails de ce qu'il avait à expliquer dans ces questions-là Et dans ces différentes catégories Et il expliquait ce qui avait rapport aussi avec Al-Mu'ala ou Al-Mu'adda C'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah Et de détester pour Allah Et de, de se pour Allah Et de se désavouer des gens qui opposent la religion d'Allah Et ainsi de suite Et qu'il opposait tout ce qui venait en opposition Avec le tawhid. Et il, donc il dévoilait également euh, les, les Shubuhat Ce genre d'ambiguïté Ce genre de doute Que les euh, Moucherikin Et les gens de Dolal essayait de jeter sur les gens et il dit que ce sont des choubouhades qui sont plus faibles que l'étoile de l'araignée. Mais étant donné que les gens étaient parfois sur différentes formes de shirk akbar, hein, beaucoup de gens se sont opposés parmi les ignorants hein, ou des gens qui se sont euh, présentés comme étant des gens qui possédaient de la science, qui, qui, qui prétendent posséder la science et le shaitan, Iblis les a Hein, encourager et secouer, motivé à essayer de justement jeter des choubouhats pour essayer de hein, montrer aux gens qu'il réfute Cheikh, euh, Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab et qu'il ramène des euh, paroles pour essayer de montrer que le Cheikh, qu'est-ce qu'il fait et les choses auxquelles il appelle, ce n'est pas correct ou c'est quelque chose qui est contraire à la vérité de l'Islam ou à la réalité de l'Islam. Eh bien, le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a écrit donc ce livre pour clarifier ces choses-là et pour réfuter ces arguments-là. Parmi les exemples de choubouhat qu'ils ont ramenés, c'est de dire ou de, de, de penser ou de prétendre que le cheikh Mohamed Ibn Abdoulwahab euh, avait déclaré les musulmans kouffars. Et, bien entendu, ça c'est quelque chose que le cheikh n'a jamais fait. Hein? Et euh, il dit que euh, le cheikh, il n'a fait que déclarer kafir celui qui Euh, qui faisait, qui pratiquait un acte qui est en soi coufre et qui fait sortir de l'islam après avoir établi sur la personne la preuve hein, que cette action ou que cette parole elle est est coufre ou shirk majeur donc dans ce cas là il considérait la personne comme étant kafir mais sinon il n'allait pas déclarer un musulman qui dit là ilaha illallah muhammad rasulullah et qui n'a jamais fait de coufre ou de shirk il n'allait jamais le déclarer comme étant kafir hein Mais en tout cas, comme vous allez voir dans l'explication du livre, la réalité c'est ça. C'est que le shaykh, il explique aux musulmans qu'est-ce qui est la réalité du taushid et qu'est-ce qu'est la, la réalité du shirk. Et étant donné que beaucoup de gens, à son époque, parmi ceux qui prétendaient à la science, euh, considéraient le shirk comme faisant partie de l'islam et comme étant un des aspects de l'islam, comme par exemple l'adoration des saints, l'adoration des tombes, Hein? et ils pensaient que ça c'est quelque chose qui faisait partie du respect des, des hommes pieux et des hommes saints et que c'était une façon de se rapprocher d'Allah que de prendre des intermédiaires entre nous et Allah c'est quelque chose qui était permis et que ça faisait partie de l'islam donc quand le shirk a expliqué avec les preuves du et de la sunna et des paroles des ulama que ça, ça fait partie du shirk et eh bien les gens ont commencé à dire qu'ils déclarent les musulmans et parce qu'ils se sont sentis Visaient, étant donné qu'ils faisaient eux-mêmes ces actes de shirk. Et donc la réalité c'est que le sheikh, il a fait que clarifier aux gens la réalité de l'islam que les gens avaient hein, perdu ou oublié ou négligé. Et il a donc écrit ce livre pour répondre à ce genre de shubourhat et à d'autres également. Et il a dévoilé donc la réalité de ces shubourhat pour montrer qu'elles sont fausses et pour que les cœurs et les esprits des gens soient apaisés il a ramené les preuves du Coran et de la sunnah pour que les gens puissent distinguer hein, ce qui est vrai de ce qui est faux et pour distinguer également faire comprendre aux gens la distinction entre la da'wah à laquelle le cheikh appelait ainsi que ses euh, élèves et ce que ces gens-là parmi les gens de, de bid'a et de cherque appelait pour que les gens puissent voir la, la différence et la distinction et pour clarifier. Et il y a une introduction dans Keshkoshubuhat au sujet de la religion des prophètes et des messagers et au sujet de ce à quoi ces prophètes et ces messagers-là ont appelé. Et c'est la religion des, des messagers, la religion du Torshid. Donc il explique la réalité de ce que c'était leur religion. Puis il explique par la suite également la réalité de la religion des mouchriquins. Et qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant hein, que l'islam soit établi dans la région. Qu'est-ce C'était quoi leur croyance avant la venue du prophète sallallahu et au début de sa dawa. Da et euh, il a expliqué donc qu'est-ce que pratiquaient les mouchriquins comme religion et les ressemblances qui existent. Entre ce que faisaient les mouchriquines de l'époque du prophète, et ce que les gens d'aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, pratiquent parfois dans certains pays, euh, lorsqu'ils euh, prennent comme euh, objet d'adoration les idoles, les saints, euh, les, les, les tombes, les morts, et ainsi de suite. Pour dire qu'il n'y a, a pas de différence entre ce que les gens d'aujourd'hui qui adorent ces tombes ou qui adorent ces saints-là, Adore, il n'y a pas de différence entre ça et ce que les mouchriquins du, du temps du prophète sallallahu alayhi sallam, faisaient Et même que parfois on, on constate que ce que les mouchriquins de l'époque d'aujourd'hui font C'est pire que ce que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi sallam, faisaient Donc ça c'est pour qu est ce qui a rapport avec le sujet du livre Et en ce qui concerne maintenant les Shubuhat Euh, il y a un petit résumé que le cheikh euh, Mohammed bin Qasim bin Najdi euh, mentionne dans l'introduction du livre, un petit résumé de, de ces Shubhuhates. Et elles sont du nombre de douze Shubhah. Elles sont du nombre de douze Shubhah qui sont mentionnées dans le livre. Euh, il dit donc... ومثل لذلك بآية الا ان اولياء الله لا خوف عليهم يحزنون وان الشفاعه حق وان الانبياء لهم عند الله ثم اجاب عن كل شبهه بجواب يخصها او جوابين او او جوابين او اكثر الشيخ الجز سي Mohamed ibn Abdur Wahhab a répondu avec des réponses générales et parfois des réponses plus spécifiques, plus précises. Il a donné des exemples, hein, comme par exemple le verset ala inna awliya Allah ila khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa Donc il a expliqué avec le verset 62 de sourate Yunus la définition des awliya, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'un wali hein, que C'est pas comme qu ce que les souffrières s'imaginent qu'un Wali c'est quelqu'un qui fait des miracles à volonté et que euh, on peut euh, chercher de lui le secours et l'aide, même quand il est mort dans sa tombe, et même quand il est vivant, même à des distances où il ne peut pas nous entendre, on peut l'évoquer, il va venir nous, nous aider nous sauver, des choses de ce genre, qu'il peut faire qu'il peut, qu peut savoir le rêve, contrôler les euh, choses de l'univers faire tomber la pluie à volonté euh, il y a des choses de ce genre euh, faire revivre les morts comme il veut donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que croient par exemple certains d'entre les souffrir au sujet de leurs hommes pieux comment ils ont exagéré à leur sujet et après leur mort ils vont à leur tombe et ils cherchent de leur part la baraka ils touchent à leur tombe ils touchent à la terre de leur tombe à la poussière sur leur tombe Cherchent la baraka de ces choses-là Ils font le tawaf autour de leur tombe Ils vont même sacrifier ou égorger des animaux euh, À ces endroits-là comme si c'était des idoles hein, Et ils les prennent effectivement comme des idoles Donc, euh, il mentionne des exemples avec cette, euh, ce verset-là Pour expliquer que les Aulia, ce ne sont nul autre que les hommes pieux Les gens qui, qui ont Attaqwa et qui ont la foi Et que ça ne nécessite pas de faire ce genre de choses-là Ou d'être un être sur, surnaturel pour être un Oubali Donc il a expliqué ça en détail Puis après il explique qu'on croit en l'intercession Et on croit que les prophètes ont un niveau ou un degré important auprès d'Allah Toutefois, ça, ça ne justifie pas qu'on leur demande à eux ou qu'on les invoque eux Et il mentionne les explications et les clarifications à ce sujet-là Puis il explique à chaque shubha, il explique euh, une réponse ou deux pour clarifier et montrer la fausseté de ces shubha. Euh, comme exemple, la première shubha, euh, il dit <inaudible> « A shubhatul oula, anna man aqarra bitawshid al-rububiyya, anna la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbiru al-amr illa Allah, wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra, فضلا عن عبد القادر أو غيره، إنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة، فليس بمشرك والجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بما ذكرت أو بما بما ذكرت، وإنما أرادوا مثل ما أردته donc الشيخ sheikh el zilqumi enchaîne. c'est que notre époque Que les euh, ils essaient de montrer qu'il euh, y a une différence entre eux et les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient de faire croire aux gens que ce qu'ils font, eux, c'est pas du shirk par rapport à qu ce que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils donnent des exemples pour essayer de de, de, de faire croire qu'il y a une différence entre ce qu'ils font et que quest ce qu'ils font, c'est pas du shirk. Donc, ils disent, par exemple, que celui qui affirme et qui croient au tawhid al-rubiya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'autre créateur que Allah, il n'y a pas d'autre qui donne la subsistance excepté Allah, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit dans l'univers excepté Allah. Donc si tu crois en ça, et que tu crois que Mohamed sallallahu il ne détient rien par lui-même, il ne peut ni nuire, ni profiter, hein, et encore moins, par exemple, Abdul Qadir ou autres, mais que ce sont uniquement des hommes pieux, puis qu'on va vers eux uniquement parce qu'ils on, ont un degré important auprès d'Allah et qu'ils possèdent l'intercession ou des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, ils, ils prétendent qu'il n'est pas mouchrique, que la personne qui va aller à leur tombe, puis leur demander l'intercession ou euh, passer par leur intermédiaire pour aller à Allah, que celui-là, il n'est pas mouchrique. Et le cheikh, il répond à ça en disant que ce que le messager, Mohammed, le messager d'Allah, ceux qui l'ont combattu à son époque eux aussi croyaient en la même chose c'est à dire ils croyaient que il n'y a rien qui peut créer excepté Allah, que personne ne peut créer excepté Allah, que personne ne peut donner la subsistance excepté Allah et que, rien contrôle dans l que rien de personne n'a de contrôle sur l'univers excepté Allah les mushrikoun à l'époque du prophète eux aussi croyaient en ça et malgré tout le prophète les a combattus Hein? Et euh, ils cherchaient uniquement euh, par leurs idoles à se rapprocher d'Allah. Parce qu'ils croyaient que c'était des hommes pieux à l'origine qui avaient un degré important auprès d'Allah. Et ils cherchaient leur intermédiaire et leur intercession pour, pour se rapprocher d'Allah. Et malgré ça, hein, malgré qu'ils euh, affirmaient Taoiseed al il les a quand même combattus parce que c'était du cher qu'ils faisaient. Donc il n'y a pas de différence entre ce que vous faites et ce qu'ils faisaient. La deuxième chouba donc la deuxième chouba c'est de dire Inna Donc, il, il donne une autre shubha, par exemple, pour essayer de mentionner une différence entre eux et les musulmains. Ils disent les versets qui parlent du shirk et du kuff dans le Coran sont révélés au sujet des gens qui adoraient des idoles. و نحن لا نعبد الاصنام دونك الشيخ يرد يقول الجواب ان الكفار منهم من يعبد الاصنام ومنهم من يعبد الاولياء ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وامه ومنهم من يعبد الملائكه ولا فرق بين المعبودات فالكل شرك والكل مشركون كفر الله من يعبد الاصنام وكفر من يعبد الصالحين والملائكه استاذ ذكر للكفار Il a, ils sont de différentes catégories. Parmi les coufois, il y en a qui adorent les idoles. Parmi eux, il y en a qui adorent des, des saints, des hommes pieux. Hein? Et on le sait dans les, euh, dans les pays euh, les européens, dans les pays européens et dans les pays même nord-américains, comme par exemple euh, ici, par exemple au Québec ou bien en France, il y a, des, il y a euh, toutes les rues, les grandes rues, on voit que c'est des rues avec des noms de saints hein? et même des régions ou des villes. Hein? Saint Michel, Sainte Catherine, Saint Denis, Saint Laurent, hein, tout ça c'est des noms de saints que les que les catholiques adorent. Aux États-Unis c'est la même chose, hein, San Francisco, hein, Santiago, tout des saints, hein, que ça en espagnol ou en en, en anglais ou bien euh, en français c'est la même chose. Ils donnent aux rues des noms de saints pour se rappeler d'eux. Hein? et ils font euh, des statues et ils, les, ils font des médaillons avec eux, ils les adorent. Bon, chez des musulmans, il y en a qui font la même chose avec, avec euh, leurs saints. Ils vont dire dans les pays musulmans, tu vois de, des villes qui s'appellent le nom de Sidi untel ou des rues de Sidi untel. Tout ça, c'est pour donner des exemples comment parfois ils font ça et bien ils construisent des, des des dômes sur leur tombes là où ils sont enterrés, des choses de ce genre et euh, des, des mausolées des trucs comme ça, ils vont les adorer comme les catholiques, comme les juifs aussi, les juifs aussi, ils ont la même chose hein, font du shirk et c'est eux qui ont commencé ça et il y a des musulmans qui les ont imités parmi les gens des Garma, parmi les rafidahs en premier c'est les, les rafidahs qui ont ramené ça en premier puis après les soufis qui les ont suivis qui, nous ont, qui ont ramené ça dans le reste des pays musulmans Hein? Et c'est comme ça que ça s'est propagé Cette notion de sainteté Qui n'a rien à voir avec l'islam Donc le chef explique Il dit donc il y a plusieurs Les musulmans ils n'adorent pas que des idoles C'est pas vrai Il y en a parmi eux qui adorent des saints Il y en a parmi eux qui adorent des prophètes Comme Isa ibn Maryam Il y en a qui adorent même des femmes Comme la mère de Isa ibn Maryam hein? Les chrétiens ils prient toujours à Marie et même quand ils prient ils disent Cette Marie mère de Dieu Ils l'appellent la mère de Dieu hein, Et ils il font des doigts pour elle Ils il il lui demandent directement des choses Alors qu'elle est morte Alors qu'elle n'a aucun pouvoir Et qu'elle peut ni nuire ni profiter à quiconque Donc ça c'est de l'idolâtrie Chez les chrétiens hein, La même chose pour Issa ibn C'est un être humain Il peut rien faire pour toi Ni te profiter ni te nuire hein. Donc au lieu d'adorer Allah Ils adorent un être humain Parmi eux, il y en a qui adorent les anges C'est la même chose Il y a des chrétiens aussi qui adorent les anges Ils demandent directement aux anges au lieu de demander à Allah Alors que c'est Allah qui contrôle les anges Pas de différence entre les différentes choses que tu peux adorer hein? Peu importe qu'est-ce que tu adores Si tu l'adores, en dehors d'Allah, c'est shirk Que ce soit un homme, que ce soit un animal, que ce soit un, un objet, que ce soit une chose inerte, ou que ce soit une chose vivante, une chose morte, peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, que ce soit grand, que ce soit petit, hein, du moment que tu l'adores et que tu lui offres une forme quelconque d'adoration, c'est du shirk. Ce n'est pas juste l'idole, une statue qui est sculptée avec une forme animale ou humaine que là ça devient du shirk comme certains s'imaginent. Donc tout ça, c'est du shirk, sans exception. Donc, فَالْكُلُّ Donc Tous ceux qui font ça, sont des moucherikounes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a, a déclaré les gens qui adorent les idoles, des koufars, et il a également déclaré les gens qui adorent les hommes pieux et les anges, des koufars aussi. Donc ça, c'est la deuxième shubha. La troisième shubha, أَنَّا <coughs> طَلَبَ الجواب أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا ليس لهم قصد إلا شيء واحد وهو وهو طلب الشفاعة من رب من رب الجميع وأنه كفره كفر وأنه كفرهم بذلك. Euh, de chercher l'intercession des hommes pieux et des prophètes ça c'est pas du shirk la réponse à ça c'est de dire que ça c'est la même parole que les koufars à l'époque du prophète wasallam, la même, exactement c'est exactement la même chose c'est pareil, il n'y a pas de différence il disait nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah c'est pas eux qui sont c'est pas eux l'objectif ce c'est pas eux qu'ils veulent atteindre directement, mais ils passent par eux pour aller à Allah Subhanahu wa et ils leur demandent l'intercession. c'est la même. donc c'est la même chose. Alors que l'intercession, c'est d'Allah qu'il faut la demander seulement. Donc Allah Subhanahu wa Taala les a déclarés kuffar parce qu'ils demandaient ou parce qu'ils cherchaient l'intercession auprès d'autres que, que lui. الرابعة شبهة، هي التالية. يقول: نفِيُهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. Donc la quatrième Shubha, c'est le fait qu'il nie, par exemple, que le fait d'adorer les hommes pieux, il nie qu'ils adorent les hommes pieux. Il dit non, on n'adore pas les hommes pieux. Malgré qu'ils les invoquent, malgré qu'ils leur offrent des sacrifices et malgré qu'ils sont d'accord pour affirmer que le fait de faire des duas et de faire des sacrifices, ça c'est une adoration. Et euh, on explique dans ce cas-là que les mouchrikounes, les premiers mouchriquines, euh, c'était comme ça, leurs adorations. C'est la même chose. Et s'ils si nient que ce qu'ils font, c'est une adoration, ou bien qu'ils ignorent la réalité de ce qu'est une adoration, dans ce cas-là, on leur mentionne les versets et les hadiths pour clarifier la signification de l'adoration. Et pour leur montrer que ce qu'ils font, c'est exactement la même chose que c'est une adoration pour les, hein, pour les hommes pures et les saints, et que c'est du shirk. La cinquième shubha, c'est que celui qui nie, « Man ankara talab al-shafa'a min al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam al-salihin, fa huwa mun li shafa'at al-rasoul, wa mun taqisun li lawliya. » Donc, une autre shubha, c'est-à-dire que, celui qui demande l'intercession de la part du messager ou de la part des hommes pieux alors il considère qu'il nie l'intercession du prophète et il rabaisse les hommes pieux et les saints en niant leur intercession ou en niant le fait qu'ils pourront intercéder par exemple au jour de la résurrection et la réponse le chèque il dit il dit ملك الله الا donc le cheikh explique que la réponse à cette cinquième e choubha c'est que la vérité c'est le contraire la vérité c'est que c'est le contraire c'est-à-dire eux ils disent que de chercher l'intercession... Euh, qu'ils disent que... nous, on nie l'intercession... et qu'on nie que les messagers et les hommes-pieux auront une intercession... et que donc, on manque de respect envers le prophète, sallallahu alayhi sallam... puisque qu'on nie son intercession... la réponse, c'est le contraire... la vérité, à cette chouba c'est que la vérité, c'est le contraire de ça... la chafa ça appartient uniquement à Allah... Et elle ne peut être accordée, excepté après qu'il l'ait permis pour quelqu'un à qui il a permis de la faire, et pour qui, et celui pour qui il a permis, c'est-à-dire pour les gens du tawhid. Parce que Allah ne va pas permettre à quelqu'un d'intercéder pour quelqu'un qui n'est pas sur le tawhid. Donc l'intercession doit être après qu'il l'ait permis. Personne peut intercéder auprès de lui. Avant qu'il permette à cette personne de le faire Et deuxièmement Elle ne, elle ne pourra être faite Que pour quelqu'un qui fait partie du, Des gens qui sont sur le tawhid Donc Allah ne permet L'intercession que pour les gens qui sont sur le tawhid C'est à dire qui commettent pas le shirk Et le fait de demander l'intercession à autre que à Allah Ça en soi c'est du shirk Donc celui qui demande l'intercession à autre que Allah n'aura pas le droit à cette intercession là la sixième e c'est c'est la suivante annad nabi sallallahu alayhi wa sallam oatiya al-shafa'a wa annaha tutlabu minhu donc ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'intercession la shafa'a et donc on peut la demander de lui directement la réponse al-jawab anna i'ta'ahu al-shafa'a i'ta'an muqayyadan la mutlaqan <'en> و شفاعةه للعصاة لا للمشركين وأيضا الشفاعة أعطيها غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أنه يعطيها من سألها ولا أنها تطلب منه. Donc la réponse à ça c'est le fait qu'on est donné le fait que donne au Prophet, une intercession eh bien, il faut comprendre que c'est un don que Allah lui fait qui est restreint, qui n'est pas absolu, hein? qui est restreint, c'est-à-dire qui est limité. Comme si le prophète, alors, ça ne peut pas faire l'intercession pour qui il veut et comme il veut. Hein? Comme on l'a dit, c'est uniquement pour les gens qui sont sur le tauchyit. Donc, sa la il peut uniquement la faire pour les pécheurs et non pour les mouchriquines. Et également, il n'y a que la chafa d'autres que le messager, l'ont reçu. C'est-à-dire, il n'y a d'autres que le pas seulement le messager qui pourra intercéder au jour de la résurrection, d'autres pourront également intercéder. Et donc, le fait qu'on lui ait donné, ou que quelqu'un reçoive cette intercession-là, ça ne veut pas dire qu'il pourra la donner à celui qui lui demande. Donc, même si tu lui demandes, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir te la donner. Hein? Et de lui donner et, et de lui demander à lui, c'est justement ce qui fait que tu en seras privé. Parce que c'est du shirk. Et il ne oh, peut pas intercéder pour les mouchikins. Et voilà, et, pas la, et le fait qu'on lui a donné, ce n'est pas une preuve qu'on peut lui demander directement à lui. Hein? La septième chouba. سي ان الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك فليس فليس مشركا والجواب بالتحدي يسأل عن الشرك ما هو ها يسال عن الشرك ما هو وان الله ما هي فانه لا يدري ما هو التوحيد ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه دونك Il dit que le fait de se tourner Et de chercher refuge Vers les hommes pieux Ce n'est pas du shirk hein? Et celui qui le fait Il n'est pas mon La réponse à ça c'est En défiant la personne Tu lui lances le défi de D'expliquer de, c'est quoi le shirk Et tu lui donnes le défi D'expliquer Qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah Et tu vas voir que Cette personne qui prétend ce genre de choses, elle ne sait rien. Elle ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est le tawhid. Et elle ne sait pas du tout non plus qu'est-ce que c'est le shirk, la réalité du shirk dans lequel elle est tombée. C'est pour ça qu'elle prétend qu'elle n'est pas, qu'elle n'a pas commis de shirk. Parce que si elle savait qu'est-ce que c'était le shirk, elle n'allait pas dire que ce qu'est-ce qu qu'elle fait, c'est pas du shirk. La huitième shubha, shubha numéro 8 c'est الذي الشيخ قوله الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فيقال له فيقال له هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق وإن قال هو وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو حجرة أو أب أبنية على قبر أو غيره يدعونه ويذبحون له يقولون انه يقربنا الله بركته صحيح الشرك ليس 8 Et ils disent, nous on n'adore pas les idoles Donc dans ce cas-là, on va leur dire Et est-ce que euh, Est-ce que eux, ils pensent Que euh, C'est-à-dire est Est-ce que vous pensez que les idoles Parce que les idoles, on sait très bien Qu'elles ne peuvent rien créer Et elles ne donnent pas la subsistance Et les Mouchrikounes, à l'époque du prophète Leur shirk Par rapport à ces idoles-là, est-ce que c'était de croire que ces idoles pouvaient créer et pouvaient donner la subsistance? Hein? Donc, s'il si dit par la suite que non, c'est de se tourner vers du bois ou vers une pierre ou vers, ou vers un bâtiment qui, qui est construit sur une tombe ou autre, et qu'il l'évoque qu ou qu'ils font des sacrifices pour ces, euh, ces choses-là, alors on Euh, Ils vont dire par exemple que ces choses-là rapprochent plus d'Allah et repoussent euh, le mal hein? Allah Allah ta'ala va nous protéger à cause de sa baraka ou des choses de ce genre Donc ça, c'est cette définition du shirk, c'est une définition qui est correcte Une définition plutôt de l'adoration des idoles Ça c'est vrai, qu'ils se tournent vers du bois vers des, des pierres vers des, des constructions qu'ils font des sacrifices, qu'ils les invoquent qu'ils pensent que ces choses-là peuvent les rapprocher plus d'Allah ou leur donner la baraka d'Allah des choses de ce genre ça c'est un tafsir qui est une explication du, du, de l'adoration des idoles qui est correct et c'est exactement ce que vous faites avec les saints hein? et euh, il dit ensuite et Il faut savoir de toute façon aussi, en même temps, que le shirk, ça ne se limite pas seulement à l'adoration des idoles, mais que, peu importe, qu'est-ce que tu adores, du moment que tu adores quelque chose d'autre que Allah, ça c'est du shirk. La neuvième shubha, c'est la suivante. « Ils disent que vous êtes tous les musulmans et que vous nous donnez comme les musulmans et que nous nous sommes ونصدق بالبعث ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر وهم بالعكس كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال وهذه الفروق كمن ليس فيه منها شيء وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة وبين فيها أن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع Uh, donc uh, le šéf explique že la neuvième shubha, c'est la suivante. C'est qu'ils disent, hein, ceux qui adorent les tombes et les saints parmi les gens qui se disent musulmans à notre époque et, et, et à l'époque du šéf et avant. Uh, yani, Il disent par exemple, vous vous déclarez les musulmans coufar et vous nous vous faites de nous hein, des gens qui sont comparables ou pareils aux premiers mushrikin hein, et ils disent nous pourtant on n'est pas comme comme les mushrikin parce que nous on dit la ilaha illallah Muhammad Allah. Hein, donc on n'est pas comme ils prétendent qu'ils sont pas comme les mushrikin. et nous on dit premièrement la ilaha illallah Muhammad Allah. eux ils voulaient pas le dire nous on croit en la résurrection eux ils, ils croyaient pas Nous, on fait la salat et on jeûne Et on fait le hajj et on fait la umrah Eux, ils le font ils le, ils le, Au contraire Donc Comment vous pouvez faire de nous Des gens qui sont comparables Ou pareils à eux Malgré que nous, on a Ces caractéristiques-là Et qu'il y a ces différences-là euh, Entre nous et eux Et le sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a répondu à ces choubouhats par Neuf réponses Et dans ces neuf réponses, il a expliqué les différences que les différences qui sont mentionnées il a expliqué que les différences qui sont mentionnées euh, n'ont aucun effet pour les exclure du shirk des mouchriquines, des premiers mouchriquines et il a mentionné les preuves de ça dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus de la Oumma. et Le, euh, il dit que ces caractéristiques-là, en réalité, et ces distinctions-là que vous avez par rapport au premier Mushrikin, ne fait qu'augmenter et rendre votre coffre encore plus laid et encore plus grave. Et il explique, il dit, « Il dit, « بأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه وكذبه في شيء أو رفع المخلوق في رتبة الخالق أو غلا في أحد الصالحين أو غلى في أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين أو وجد منه نوع من نوع الردة أو استهزأ استهزأ استهزأ بالله أو بآياته فهو مرتد ليس من شرط الردة أن يجمع الطراف الردة أو يجمع الشركيات أو أن رب العالمين أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع في جميع ما يستحق fa inna ar-riddah riddatan riddah mutlaqa wa hiya ar celui chez qui on a trouvé quelque chose qui rein, un. une action ou une parole ou une croyance comme par exemple celui qui croit en une partie de ce que le messager a amené et qui traite le reste de mensonge ou qui traite une autre chose de mensonge parmi ce qu'il a amené. Donc celui-là, il est kafir. Même il croit en une partie, ce n'est pas nécessaire qu'il rejette le tout pour qu'il soit kafir. Il suffit qu'il rejette une partie pour qu'il quitte l'islam. Ou bien, par exemple, le fait que quelqu'un élève une créature, au degré ou au niveau du créateur. Ça, c'est quelque chose qui fait également sortir de l'islam. Comme qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec Isa, ou bien le fait d'exagérer à propos d'un d'entre les hommes pieux et de prétendre qu'il a un droit à l'adoration. Ou bien... Euh, le fait de contredire la charia dans certaines choses comme par exemple le fait de rendre halal ce qui est haram comme par exemple le, le mariage de, de, de marier deux sœurs en même temps que tu déclares que ça c'est halal donc ça ça, ça devient kofr, ça fait sortir de l'islam ou bien quelqu'un chez qui on retrouve une, une forme ou une catégorie parmi les catégories de l'apostasie ou bien quelqu'un qui se moque d'Allah et de ses versets. Donc, de se moquer de ça, c'est Donc Même si la personne, elle fait tout le reste, elle dit oui. la illallah, Muhammad, elle, elle croit en la résurrection, elle fait la salat, elle fait le jeûne, elle fait le hadj, elle fait l'ambrah, elle fait tout ce que les musulmans font. Sauf que elle se moque d'un verset, dans le un, où elle se moque, elle se moque d'Allah. Ou bien, elle fait une des choses qu'on vient de mentionner, elle nie. Un aspect de la religion Eh bien elle devient apostat, Même si elle croit et elle pratique Tout le reste de la religion hein? Donc Cheikh euh, il dit C'est pas une condition pour que quelqu'un soit un apostate Qu'il ramène tous les toutes les catégories D'apostasie Et qu'il réunisse Toutes les formes de chirque ensemble hein, Ou bien euh, Qu'il pense que Le seigneur des mondes Et celui qui l'adore sont un Et qu'il et qu'il et, et, et qu a tout ce que, ce que Allah mérite Ce n'est pas une condition Ce n'est pas une condition pour que quelqu'un Quand il adore quelque chose en dehors d'Allah Pour qu'on dise qu'il est que Qu'il croit que ce que Allah possède Comme nom et attribut Cette idole possède la même chose Dans tout Non Même si tu attribues à une créature Une seule D'entre les attributs d'Allah qui lui sont exclusives, hein, eh bien ça suffit pour être conféché qui fait santé de l'islam. Comme par exemple tu te dis, hein, Allah, subhanahu wa il est celui qui connaît le raid. Ça c'est une des caractéristiques exclusives d'Allah. Et tu attribues ou tu donnes à une créature cet attribut-là. Tu dis par exemple, euh, tel homme, tel homme pieux, il connaît le raid et eh bien ça, ça suffit ça suffit pour dire que la personne est le kafir c'est pas nécessaire qu'elle dise que euh, cette personne possède tous les noms d'Allah ou bien toutes les attributs divines qui sont mentionnés dans la révélation c'est pas nécessaire, c'est pas une condition hein? et euh, le chef il dit la redda elle est de deux formes l'apostasie elle est de deux catégories une apostasie qui est global et général, c'est-à-dire quelqu'un qui rejette tout, qu'est-ce qui a été ramené par le prophète Sorsin d'un seul coup, c'est-à-dire il rejette tout, ou bien l'autre forme d'apostasie, c'est quelqu'un qui renie une partie de ce que le messager a ramené, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est aussi une forme d'apostasie. Ce n'est pas nécessaire que la personne dise je rejette tout, c'est ça que certains pensent. Quand on parle d'apostasie, il y en a qui pensent que ça veut dire, la personne elle dit, ah oh non, je, je quitte l'islam et je deviens chrétien ou je deviens juif ou je deviens athée. Non ce n'est pas nécessaire. Tu peux quitter l'islam juste en rejetant un seul verset dans le Coran. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dit, moi je ne crois pas par exemple euh, en la lapidation. Je rejette la lapidation. Pour moi c'est quelque chose qui est faux. Ça, ça, ça suffit pour que tu quittes l'islam. Si quelqu'un dit, par exemple, moi je ne crois pas à la polygamie. la Polygamie, je, je rejette. C'est pas quelque chose de bon. C'est mauvais. Ah ça suffit pour que quelqu'un devienne kafir. Hein? Ça c'est des exemples. Ou bien tu le détestes. Tu détestes quelque chose qui est dans la révélation. Et il y a un livre qui s'appelle Nawarad al-Islam, les annulatifs de l'islam, qui explique certains de ces principes-là. Et dans les livres de Firq, même aussi, on retrouve des chapitres. Dans les livres élaborés de Firq, on retrouve des chapitres au sujet de l'apostasie et des exemples. Hein? Donc la, la dixième choubha, c'est la suivante. Donc la dixième choubha. C'est de leur part de prétendre que celui qui dit là ilaha illallah » du moment qu'il dit La il illallah » ne peut pas devenir mécréen. et il ne peut pas être tué. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme acte de kof ou de shirk ou peu importe. Il ramène des hadiths pour essayer de justifier ça. La réponse à ça, la elle est. من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير بل يقولها ناس كثير وهم كفار إما لعدم العلم بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة donc la réponse à cette chouba de dire que que les hadiths qu'ils ont mentionnés ça ne prouve pas ce qu'ils prétendent premièrement le, le simple fait de dire la ilaha allah n'empêche pas que quelqu'un puisse devenir kafir Il dit c'est bien possible même que quelqu'un dise « La ilaha illallah » Il y a beaucoup de gens qui vont dire même qui disent « La ilaha illallah » Alors qu'ils sont koufars Soit parce qu'ils savent pas quest ce que ça veut dire « La ilaha illallah, Soit parce qu'ils n'ont pas appliqué selon ce que « La ilaha illallah » implique Comme règle et comme condition Ou soit parce que ils ont dit « La ilaha illallah » Mais ils ont fait ce qui vient le nier, et qui vient en opposition totale avec, donc ça veut dire que ça vient l'annuler complètement, et donc, dans ce cas-là, ils sont des coufards, même s'ils disent « La ilaha illallah ». Et ils donnent des exemples de ça, comme par exemple les juifs. Ils disent « La ilaha illallah ». Les juifs disent « La ilaha illallah ». L'exemple aussi des, des gens qui ont cru à Moussaïlamah. Ils disaient « La ilaha illallah » et, malgré tout, Les sahabas les ont combattus Parce qu'ils prétendaient que Moussaïla A été un prophète hein? Et ça c'est kofre De prétendre qu'il y a un autre prophète Après Mohammed C'est kofre Ou bien ceux que Ali a brûlés vivants hein? Parmi ceux qui prétendaient Qu'il était Dieu Parmi les rafidah euh, Ceux-là ils disaient La ilaha illallah aussi Donc c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah avec la langue Pour que ce soit une protection contre ton sein et, ton, et tes biens. Il faut réellement que ce soit quelque chose qui est compris, qui est su, qui est appliqué hein? et que tu t'écartes de ce qui oppose hein? cette parole. Et qu'est-ce que ça euh, faut connaître, qu'est-ce que ça implique La onzième Shubha al Donc euh, la Shubha numéro 11, c'est lorsqu'ils prétendent que euh, le fait d'appeler de, de, au secours autre que Allah, c'est pas du shirk. Eux ils prétendent que le fait d'appeler au secours autre que Allah, c'est pas du shirk, parce qu'ils prétendent qu'au jour de la résurrection, on pourra de, appeler au secours les prophètes. Et l'auteur, le, le sheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab A clarifié leur ignorance Du fait qu'ils n'ont pas fait de distinction Entre les deux formes d'appel de, au secours et que L'appel au secours euh, d'un mort dans cette dunya Ça c'est shirk Et l'appel des prophètes au jour de la résurrection Lorsqu'on est tous vivants devant Allah Ça c'est quelque chose d'autre c'est pas pas la même chose pas la même chose et il y a des explications plus détaillées qui vont venir là-dessus et la euh, onzième, euh, douzième choubha, c'est euh, wa tilka jinsun akhar sawa donc euh, la c'est qu'il disent par exemple à donner des, des exemples des stirasas, le fait d'appeler euh, yani des morts hein, le fait, euh, au secours les morts ils de prétendre que n'est pas du shirk d'appeler les morts ou des gens absents Ils prétendent que c'est pas du shirk euh, en essayant de dire que Djibril euh, il s'était présenté à Ibrahim à les salam pour euh, lui demander s'il si voulait son aide hein? Donc, ils essaient de, il essaie de mentionner cet exemple-là pour essayer de justifier que d'appeler les morts et les absents au secours, que ça c'est pas du shirk et la réponse que le shirk il explique ici, il dit que ça c'est une forme, c'est une sorte, euh, sorte d'appel à l'aide qui est différente de l'autre et que tu peux pas faire de comparaison entre les deux hein? et il y en a une autre chouba okay, que le shirk il a pas mentionné ici, mais qu'on entend souvent de la part des gens qui tombent dans le shirk parmi ces gens là, c'est qu'ils essaient de faire croire que les prophètes et les messagers sont vivants dans leur tombe, et que, étant donné qu'ils sont vivants dans leur tombe, donc ça veut dire qu'on peut les invoquer, on peut leur demander des choses comme lorsqu'ils étaient vivants sur la terre. Et bien entendu, euh, la réponse à cette choubha, euh, en résumé, c'est que la vie dans laquelle ils sont dans euh, la tombe, c'est une vie qu'on appelle une hayat barzakhia. C'est une vie du barzakh. Qui est, qui est géré par des règles qui sont différentes des règles de la dunia et donc ils ne peuvent pas trouver qu ce qu'ils faisaient dans cette dunia et d'essayer de comparer ça et de dire que c'est permis hein, de les invoquer et de leur demander comme lorsqu'ils étaient en vie hein, de la part des Sahaba mais ça c'est un pur mensonge et de l'égarement total hein, donc ça c'est quelque chose qui est clair Donc ça, ça y est, maintenant on a expliqué les douze, les douze Shubha qui sont dans le livre et qui vont être expliqués, Inch'Allah. Maintenant, on va commencer tout de suite à lire le texte. On va commencer juste à lire la première partie du texte de... Euh, yani, Kashi Shubha, puis... Euh, On lira, donc qu'est-ce qu'on peut... On va pas lire trop long parce que déjà on a fait un cours d'une heure jusqu'à maintenant. On est déjà arrivé à une heure, mais juste commencer l'introduction. Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim euh, Qala al-Sheikh Qala al-Sheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويروت ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وأرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائد بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم و وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب لاعتقاد محد حق الله ولا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلاه ولا يحي ولا يميت إلاه ولا يدبر الأمر إلاه وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره Non. Donc euh, l'introduction Le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab Il dit Sache que Allah te fasse miséricorde Que le tawhid c'est D'unifier Allah SWT dans l'adoration Et ça c'est la religion De tous les messagers Que Allah a envoyés à ses serviteurs Le premier d'entre eux est un Allah l'a envoyé à son peuple Lorsqu'ils ont exagéré hein, Au sujet des hommes pieux Wad, Esouar, et, et Yairouk et, et Nasr Qui étaient cinq hommes pieux Hein, que ces gens-là ont pris par la suite comme des comme des idoles. Et le dernier d'entre les messagers, qui est Mohamed, et c'est lui qui a cassé l'image de ces idoles, hein, de ces hommes pieux qui avaient été pris comme des idoles. Allah l'a envoyé vers des gens, hein, des à son époque, c'était des gens qui adoraient, qui faisaient des formes d'adoration, qui faisaient le hajj, qui donnait un sadaqa, qui était généreux, hein? qui se souvenait souvent d'Allah. Sauf que qu'ils prenaient entre eux et Allah des créatures comme intermédiaires, entre eux et Allah. Et ils disaient, nous voulons d'eux, nous ne voulons d'eux que qu'ils qu qu nous rapprochent d'Allah. Et on veut de leur part l'intercession, leur intercession auprès d'Allah. Et ils prenaient comme exemple, ils prenaient comme, comme intercesseur ou comme intermédiaire, par exemple, les anges, euh, Jésus, le fils de Marie, ou bien d'autres également, parmi les hommes pieux. Alors, Allah ta'ala leur a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il leur renouvelle leur religion, la religion de leur père Abraham, Ibrahim alayhi salam, et pour leur informer que Cette forme de rapprochement et de croyance était un droit exclusif et pur d'Allah seul, et qu'il n'était permis d'en offrir rien à autre que Allah. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en offrir quoi que ce soit à autre que Allah, ni à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé, et encore moins à quelqu'un qui est en dessous de ces deux exemples-là. Hein? Donc on n'a pas le droit de se rapprocher d'Allah en prenant comme intermédiaire ou intercesseur ni un ange rapproché ni un prophète envoyé et encore moins quelqu'un qui serait en dessous d'eux. Sinon ces euh, mouchetons à l'époque du prophète rasulullah il témoignait il témoignait que Allah est le seul créateur et qui n'a pas de partenaire il témoignait Que personne ne peut donner la subsistance excepté lui, que personne ne peut faire vivre ou mourir excepté lui, et que c'était lui seul qui avait le contrôle sur tout, et que tous les cieux, hein, et que tous les cieux et ce qui est dedans, de même que les sept terres et ce qui est, et ce qui est euh, à l'intérieur, sont tous des serviteurs d'Allah et qu'ils sont tous sous son contrôle et sous, et sous sa puissance. Donc ils étaient tous d'accord sur ça. ما يجريك الشرك، وإذا أردت الدليل على, ها على أن هؤلاء الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون؟ وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تبتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو, وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات Donc Allah, euh, le cheikh, il dit, si tu veux savoir la preuve que ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait combattu à son, à son époque témoignaient de ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire qu'ils témoignaient que Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul maître de tout, euh, et que tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre, ce sont des serviteurs d'Allah, et ainsi de suite. Tu veux la preuve de ça Eh bien, regarde les versets suivants que le cheikh a mentionné, Le verset 31 dans sourate Yunus. Et les versets par exemple 84 à 89 dans Surat al minoun Et ça c'est juste deux, deux parties, que le, deux exemples de textes que le cheikh a mentionné parce qu'il y en a hein, beaucoup et beaucoup d'autres versets et beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là. Donc il mentionne le verset 31 dans Surat ce qui signifie dit qui vous, donne la, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre et qui détient lui et, et, et la vue et qui fait sortir le, le, le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant et qui contrôle toute l'affaire et ils vont dire Allah ils vont répondre Allah alors dis-leur alors, pour, alors pourquoi ne craignez-vous donc pas n'allez-vous donc pas le craindre hein si, vous, si vous savez que c'est lui qui a tout qui contrôle tout et qui gère tout alors pourquoi vous n'allez pas le craindre et cessez de faire le shirk Et cesser d'associer avec Allah et de prendre des intermédiaires entre vous et lui. C'est ça que signifie le verset. Et autre, les autres versets mentionnés dans le surat Al-Mu'minoun de 84 à 89. Allah dit, et à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez, ils vont dire à Allah. Alors dit, dit n'allez-vous pas vous souvenir Et dit, et, à, et qui est le Seigneur des sept cieux Et le Seigneur du grand trône Ils vont dire à Allah C'est à, à Allah Et alors dis-leur N'allez-vous pas le craindre Et dis à qui un, euh, Entre la main euh, euh, Qui détient en sa main Les royaumes Le, le, le royaume de toutes choses Et euh, Auxquels on demande protection Et qui n'a besoin de la protection de personne Si vous savez Et ils vont dire c'est à Allah Alors dis-leur Comment pouvez-vous être hein, Ensorcelé Comment pouvez-vous être Ensorcelé au point de vous détourner De la vérité à ce point Ensuite donc Le sheikh bin Benz il fait des commentaires à propos de Qu'est-ce qu'on vient de lire الشيخ, الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلزي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المسمى كشف الشبهات عباد القبور لهم شبهات الكثيرة يريدونها على الدعاة إلى الله ويلبسون به على بعض الناس في دعوتهم للأموات والاستغاثة واستغاثتهم بالملائكة ولم وغير ذلك يقولون لهم هؤلاء لهم جاه عند الله ولاهم شفاعه عند الله وهم مقربون عند الله ونحن نطلب منهم الشفاعة ونطلب نطلب القرب نعرف منهم أنهم لا يتصرفون بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نريد شفاعتهم وتقريبهم لنا إلى الله زلفا وأنهم ينفعون بشفاعتهم يشبهون على الناس، فالمؤلف رحمه الله كتب هذه الرسالة كشف الشبهات لإيضاح هذه الشبهات وإبطالها، وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان، بل أوضح القرآن، بل أوضح القرآن إبطالها وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم إبطالها. د. الشيخ فليكي شيخ بن باز. Lepasí vám, bismu na ráhájí, ráhímu allahu me sallí, alá resuliláh, salláháliu vásálam. L'auteure du livre, le sheikh Mohamed M. Abdull-Wahab, a écrit ce livre, Kachfaj Shubuhat, pour répondre aux adorateurs des tombes. Parce qu'ils ont beaucoup de shubuhat qu'ils envoient sur les gens qui appellent à Allah. Et ils essaient de confondre les gens dans leur religion. Ils essaient de confondre et d'envoyer des shubuhat sur les gens pour faire croire que Qu'est-ce qu'ils font est permis, comme adoration des morts et invocation des morts et le fait d'appeler au secours les anges ou les prophètes ou d'autres choses de ce genre. Ils disent aux gens, ces créatures ont un degré ou un statut auprès d'Allah et ils ont le droit à l'intercession auprès d'Allah et ils sont rapprochés d'Allah parce que ce sont des hommes pieux et nous on, ne, on, on demande de leur part qu'ils intercèdent pour nous et on leur demande de nous rapprocher. Hein? Et on sait qu'ils ne contrôlent rien par eux-mêmes. Ils n'ont pas le pouvoir de faire du bien, de, faire, de, de nuire ou de profiter. Qu'ils ne peuvent pas créer, qu'ils ne peuvent pas donner la subsistance. Mais on veut uniquement leur intercession. Et qu'ils nous rapprochent d'Allah un peu plus. Euh, ils disent, et on demande d'eux qu'ils nous profitent par leur intercession seulement. Et ils envoient ça comme Shubuhat sur les gens. Ils envoient ça comme Shubuhat sur les gens. Et l'auteur, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a donc écrit cette risale, hein, ce livre, hein, le dévoilement des choubouhats, des ambiguïtés et des, faux, et des semblants de preuves, pour clarifier ces choubouhats et pour les détruire. Et pour clarifier que ces choubouhats, elles ne peuvent pas mélanger ou confondre les hommes de science et de foi. Et euh, yani, le Coran a clarifié la fausseté de ces choubouhats De même que le messager Sallallahu wa sallam a détruit et a montré la fausseté de ces choubohats également. Il dit ensuite, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, وإياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت هذا دين الرسل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحٍ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ وَكَانَ عَلِيَ وَكَانَ كَانَ عَلَيْهِ نُوحٌ وَآدَمَ قَبْلَهُ وَزُرِيَّتَهُ وَهَكَذَا الرُّسُلُ بَعْدَهُ هُمْ عَلَى هَذَا. Don't forget that the Sheikh explains that Allah سبحانه Taala par ton adoration, que tu n'adores que Allah. Et ça, c'est la religion d'Allah. Allah, il dit dans le verset 163, et votre divinité n'est qu'une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le tout miséricordieux, le très, le très miséricordieux. Et le verset 23 dans le Isra, et Allah a ordonné que tu n'adores que lui. Et Allah a ordonné que tu n'adores que lui. Et le verset 5 dans Sourate al-Fatiha « C'est à toi seul, toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons et que nous demandons l'aide. » Et le verset 5 dans Sourate al-Bayyinah Ils n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et en l'adorant lui seul. » Donc ça c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Et l'unicité, ça veut dire qu'on rend Allah unique et qu'on offre, on, on, on offre notre adoration à Allah seul, en exclusivité. Et ça, c'est la religion de tous les messagers que Allah a envoyés à ses serviteurs, depuis le premier d'entre eux, qui était Noé, Nouh, alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, wa ala, il dit dans le Coran, le verset 36 dans surah surat An nahl Et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour qu'ils disent adorez Allah et écartez-vous du tarhout. Et le tarhout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la religion de tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25, dans surah Al-Anbiya, nous n'avons envoyé de messagers avant toi que en leur révélant, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et euh, donc ça c'est ce que suivait Noé, Noé a.s. De même que Adam aussi avant lui. Et ses enfants qui l'ont suivi par la suite. Ils étaient tous sur la religion du Tauchy. De même que les messagers qui sont venus après Noé a.s. Ils étaient tous sur le Tauchy. « أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن عبادة الصور والأصنام، ينههم عن عبادة عن عبادة الصور هم صوروهم ليتأسوا بهم كانوا رجالا صالحين فلما هلكوا في قوم نوح جاءوا جاء جاءهم الشيطان وقال هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون وأخيار صوروا صورهم وجعلواها في مجالسكم حتى تذكر عبادتهم حتى تقتدون بهم حتى يصيدهم بعد ذلك بالشرك أو من بعدهم فصوروها ونصبوها في مجالسهم حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكر على المشركين عبادة الصالحين وأخبرهم ما جرى لقوم نوح وأنزر الله عليه كذلك سورة نوح وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وكانت موجودة في العرب فأمر بتكسيرها لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام ود وسواع ويهوث ويعوق ونصرة لا، سيخبره لك que lorsque le shirk est apparu chez les hommes à l'époque de Nour salam et qu'ils ont fait le shirk avec les cinq hommes pieux Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Nour salam pour leur interdire l'adoration des images qu'ils avaient faites des statues qu'ils avaient construites à leur image parce qu'ils avaient fait leur image Pour essayer de les prendre comme exemple Et comme modèle Parce que c'était des hommes pieux hein? Et lorsqu'ils sont morts dans le peuple de Nour, Le shaitan est venu aux gens Et il leur a dit euh, Ces gens-là Voici quelle était leur description Voici quelle était leur caractéristique C'était des hommes pieux C'était des hommes de bien Faites leur image Faites leur statut Et placez-les dans les places publiques Pour que vous vous, pour que vous, vous sou, souveniez d'eux et de leur adoration, comme ça vous allez les prendre comme modèle et comme exemple, jusqu'à ce que par la suite le shaitan les attrape par le shirk et les fasse tomber dans le shirk ceux qui sont venus par la suite. Hein? Ils sont tombés dans le shirk à cause de ça. Donc ils ont fait ces, im ces images, ces statues, et ils les ont placées dans leur place, les endroits euh, où ils se rassemblent, et après un certain temps, les gens ont oublié l'origine de ces statues. pourquoi on les avait placés là, et ils ont, ils ont commencé à les adorer, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, eh bien, il a, il a dénoncé les mouchriquins et leur adoration des hommes pieux. Et il leur a informé de ce qui était arrivé au peuple de Nouh, alayhi Salam. sallam. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a également révélé la sourate Nuh dans laquelle il y a l'explication et l'explication de l'histoire de Nuh alayhi salam et comment il a, euh, il y a combattu les mushrikins et comment il a combattu le shirk et c'est euh, bien entendu le prophète sallam par la suite le prophète Mohammed sallam qui a cassé l'image de ces, et les statues de ces hommes pieux là par la suite parce qu'elles existaient toujours chez les Arabes hein? et Allah lui a ordonné hein, de les casser lorsque il y a eu euh, la conquête de la Mecque donc la, la statue de Wad et de Suwa et de Yahouf et de Yaouk et de Nasr et le sheikh wa et il dit يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعتقد أنها تخلق وترزق كما يظنها المشركون الذين في زماننا يظنون أنه أولئك يعتقدون أنها تخلق وترزق لا هم يظنون فيها ويعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لا تخلق ولا ترزق ولكن يقولون ما نعبدهم الا يقربون إلى الله sulfah هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع هذا كفرهم الله وارسل اليهم رسوله وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك leur bénédiction, leur baraka, et leur, inter leur intercession, leur shafa auprès d'Allah. Et qu'ils souhaitaient que ces, hein, que ces idoles euh, leur ramènent un bien quelconque. Et ils disaient en même temps, comme dans le verset 18 dans Sourate Yunus, « Ceux-là sont, sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et ils disaient également, comme dans le verset, dans, le verset 3 dans le Az-Zumar, « Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah un peu plus. » Et euh, ils ne croyaient pas que ces idoles-là avaient créé le monde, ou avaient créé l'univers, ou qu'elles pouvaient donner la subsistance, comme le pensent certains d'entre les mouchriquines de notre époque. Les mouchriquines à notre époque, qui font le shirk avec les, les tombes, et les hommes, hommes pieux et les saints, ils s'imaginent que les mouchriquines de l'époque du prophète Mohammed s.a.w. pensaient que les idoles qu'ils adoraient avaient créé le monde ou donnaient la subsistance. Non Ils ne pensaient pas ça. Ils ne croyaient pas que ces statues ou ces idoles avaient créé quoi que ce soit. Bien au contraire, ils savaient qu'elles étaient créées et qu'elles avaient été euh, créées par Allah subhanahu wa ta'ala et euh, formées hein, par les êtres humains eux-mêmes, que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées et qu'elles étaient donc... Des esclaves, créatures d'Allah, qui ne peuvent rien créer elles-mêmes, qui ne peuvent pas donner la subsistance et qui ne peuvent rien faire pour elles-mêmes ni pour les autres. Et qu'elles sont des créatures, des choses inertes, des choses qui n'ont aucun pouvoir. Et malgré tout, il disait, les gens qui adoraient ces idoles-là, il disait, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et ils disaient, ceux sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et malgré qu'ils disaient ça, malgré qu'ils les prenait uniquement comme intercesseurs et intermédiaires, et qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah en passant à travers eux, Allah les a quand même, a quand même déclaré que ça c'est du shirk. Et que de faire ça, c'est shirk en soi. Et il les a déclarés comme étant des coufards. Et euh, Allah leur a envoyé... Son messager, sallallahu qui est Muhammad et le prophète Muhammad malgré qu'il disait ça, les a combattus et leur a dit que ça c'est du shirk. Il les a combattus pour ce shirk. Et le shirk il dit ensuite wa wa huwa bi salihin wa talab qurb wa والذبح لهم والنذر لهم والسجود لهم بقصد القربى والشفاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا أنها تخلق والله يبين هذا في كتابه العظيم قال لنبيه قل من يرزقكم من السماء والأرض أما من يملك ا يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلات تقون وقال تعالى ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولا ان من خلق السماوات والارض لا الله سبحانه وتعالى يل Et il explique que c'est de chercher l'intercession des hommes pieux et de leur demander de nous rapprocher d'Allah et de faire des sacrifices pour eux et de faire des vœux pour eux et de se prosterner à eux et de les de se tourner vers eux dans notre intention hein, pour se rapprocher d'eux et leur demander l'intercession. In, et les Mouchtelikoun disaient « On les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. » Et ils disaient « Euh, Ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah Ou nos intercesseurs auprès d'Allah Ils n'ont pas dit Elles peuvent créer Ils n'ont pas dit Elles peuvent donner la subsistance hein? Et Allah subhanahu Il clarifie ça dans plusieurs versets dans le Coran Comme le verset 31 dans Sourate Yunus Allah subhanahu wa ta'ala dit Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre Qui détient l'ouïe et la vue Qui fait sortir le vivant du mort Et qui fait sortir la mort du vivant Et qui gère toute l'affaire Ils diront Allah Alors, dit, n'allez-vous pas le craindre, n'allez-vous pas avoir de taqwa, hein? lui obéir et faire ce qu'il vous ordonne, de vous écarter du shirk, hein? et de vous appliquer à, faire, à établir le taushir, hein? pour par espoir, hein, sa récompense, et par crainte de son châtiment. Et le verset 87, dans Surat al-Zukhruf, Allah wa il dit, et si tu leur demandes qui les a créés eux-mêmes, ils diront, Allah, qui les a créés Si tu leur demandes à ces mouchélkins qui adorent les idoles, qui, qui les a créés eux hein? Qui a créé ces, ces gens-là Qui les a créés Ils vont répondre, c'est Allah qui nous a créés. Donc eux, ils savent que c'est Allah le créateur. Ils disent pas que c'est les idoles qui les a créés, qui les ont créés. Ils savent que ces idoles-là peuvent pas créer quoi que ce soit. Le verset 25 dans Swarat Luqman: voilà, insa al-tahumman khala pas samawati wal Allah. Si tu demandes à ces Mushrikin qui adorent les idoles, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire, c'est Allah qui les a créés, les cieux et la terre, c'est pas les idoles, ils savent ça. Hein? L قل من بيده ملاكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون والآيات كثيرة تدل على أن أنهم قررون بأن الله خالق رازق ورازق خالق السماوات وخالق كل شيء ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعة والقرب من الأنبياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم ودحو ذلك نقل شيخ الزي Dans le verset 84 et 89, Jean-Solat Al-Muminun dit À qui appartient la terre et tout ce qui est dedans Si vous savez, ils vont dire C'est Allah. Alors, n'allez-vous pas vous souvenir Dit euh, euh, À qui appartient les sept cieux et le grand trône Ils diront Allah. Dit N'allez-vous pas le craindre Dit, euh, yani. Qui a entre ses mains les, le, le royaume de toutes choses La possession, de, le pouvoir de toutes choses Et qui est celui qui vous protège Et qui n'a pas besoin de la protection de quiconque Si vous savez, ils vont dire « C'est Allah !» Alors dit, comment pouvez-vous être ensorcelé hein, À ce point que vous vous détourniez du tawhid par la suite vous, vous acceptez qu'Allah est le créateur et le maître de toutes choses Puis par la suite, vous allez adorer autre que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette façon Donc les versets à ce sujet-là sont très nombreux, qui prouvent hein, de façon irréfutable et claire que les mushrikoun à l'époque du prophète Muhammad affirmaient qu'il y a un seul créateur et que c'est Allah. Il y a un seul pourvoyeur qui donne la subsistance et que c'est Allah. Et qu'il y a un seul créateur des cieux et créateur de toutes choses et que c'est Allah lui seul. Mais par contre, Allah les a déclarés kuffars parce qu'ils cherchaient l'intercession d'autres que Lui, hein? et qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah par les prophètes et par les hommes pieux, et qu'ils leur faisaient des sacrifices, et qu'ils leur offraient des vœux, et qu'ils faisaient des invocations pour eux et autre chose parmi les autres formes d'adoration qu'ils leur offraient. Et donc, c'est ainsi qu'ils sont devenus des kuffars et des illa <coughs> هم يعلمون أن جميع المخلوقات خلقها الله والله رازقها والله والله رازقها سبحانه وتعالى وهم مقرون بهذا وليس عندهم من شك ولكنهم توسطوا بهم في في طلب الشفاعة وفي طلب المغفرة وفي غير هذا مما طلبهم وإنما تقربنا إنما تقربنا إليهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لنا فَبَيَّنَ اللَّهُ بُطْلَانَ هَذَا وَأَنَّ هَذَا شِرْكٌ وَكُفْرٌ وَضَلَالٌ وَأَنَّ تَعَبُّتَهُمْ وَذَبْحَهُمْ لَهُمْ وَنَذْرَهُمْ لَهُمْ وَدُعَاءَهُمْ إِيَاهُمْ كل هذا من الشرك الأكبر ولو اعتقدوا أنهم مخلقون ومرزقون ما داموا قصروا هذه العبادة لهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم هذا هو الشرك الأكبر لن الشيخ Que c'est ainsi qu'ils ont commis le kafir et que Allah les a déclarés kuffar pour ça, hein? parce que sinon ils, ils reconnaissaient que toutes les choses sont créées par Allah et que Allah est celui qui leur donne la, la subsistance. Ils croient en ça et ils affirmaient cela. Ils n'avaient aucun doute à ce sujet-là. Mais ils ont pris des intercesseurs et des intermédiaires pour demander l'intercession à Allah. Euh, pour, être, pour leur demander l'intercession pour se rapprocher à Allah euh, et pour leur demander le pardon hein, et d'autres choses qu'ils ont fait qu'ils ont passé par ces hommes pieux-là au lieu de passer directement à Allah et d'aller directement à Allah donc euh, ils disent on les prend uniquement pour nous rapprocher et on leur demande on souhaite uniquement leur intercession pour qu'ils nous rapprochent de, de Dieu hein? et c'est ça leur shirk Et Allah leur a clarifié la fausseté de ce qu'ils faisaient, et que c'est ça le shirk, et que c'est ça le coffre, et que c'est ça l'égarement. et que ce qu'ils qu font comme adoration pour eux, comme sacrifice pour eux, comme vœu pour eux, ou comme invocation pour eux, que tout ça, ça fait partie du shirk majeur qui fait sortir de l'islam, même s'ils pensent qu'ils sont créés par ces, et même s'ils savent que ces choses-là sont créées par Allah ou qu'ils reçoivent leur subsistance dans subhanahu wa malgré tout, hein, le fait de, de dire qu'ils sont créés et qu'ils n'ont rien créé, ça ne les sauve pas de ce qu'ils font, de la réalité de ce qu'ils font, qui est le shirk. Hein, même si tu dis, celui que je, à qui je demande, il est créé, il n'a rien créé. Hein, ça, ce n'est pas suffisant pour te faire sortir du shirk, non, et pour te faire entrer dans l'islam, non, ce n'est pas suffisant. Parce que du moment que tu l'invoques en dehors d'Allah Et que tu cherches à te rapprocher d'Allah en passant à travers lui Ça c'est une forme de shirk dans l'adoration en soi Donc Même si tu reconnais qu'Allah est le seul créateur Ce n'est pas suffisant pour t'épargner et te sauver du shirk majeur Donc tout ce que vous faites comme adoration pour eux Étant donné que vous n'avez pas limité votre adoration à Allah seul Et que vous avez donné à ces créatures et à ces êtres des adorations Et vous, leur avez, vous les avez appelés au secours, vous avez fait des vœux pour eux, vous avez sacrifié des animaux pour eux et des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des formes de shirk majeur. في في في في الشدة والرخاء، في الرخاء والشدة، والأولون في حال الرخاء خاصة، أما في حال الشدائد فأخلصوا لله الدين، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك تعاو الله مخلصين له الدين فلما نجأهم من البر إلىهم يشكون. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي، عباد الحسين، وعباد الجيلاني وغيرهم هؤلاء شركهم دائم. والشد والشدنا عزب الله فهو شرك فهو أشد شرّ فهم أشد شرّاً أو فهو أشد شركا من الأولين وأعظم شركا وأقبح وبعضهم يشرك في الروبوبيا وبعضهم يجعل معبودات تشارك الله في تصريف الكون والشرك ها شرك آخر فشرك الروبوبيا عزب بالله والمقصود أن الشرك شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتين من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف ذلك ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور وفي خلق الخلق وفي رزق العالم وهذا أقبح من شرك الأولين وأخذر وأشد ضلالا وبلاءا ونعوذ بالله من شرهم ونسأل الله العافية ووفق الله الجميع الشيخ تتعلم عن ذلك Il se peut que les Mouchikounes qui sont venus après, comme les Mouchikounes de notre époque, si on leur fait comprendre, peut-être qu'ils vont comprendre. Et si on leur rappelle ce que les gens de Chirc à l'époque suivaient et qu'on leur montre, peut-être qu'ils vont se, se rappeler et qu'ils vont comprendre la réalité de l'islam par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Il dit que... Euh, que ce qu'ils pratiquent aujourd'hui comme religion dans l'adoration des tombes et des saints, c'est exactement la religion des premiers mouchriquines. Même que ceux d'aujourd'hui sont pires que les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur shirk est plus grave, parce qu'aujourd'hui ils font le shirk dans les temps d'aisance et dans les temps de difficulté. Tandis que les premiers mouchriquines à l'époque faisaient le shirk uniquement dans les moments d'aisance. Tandis que dans les moments de difficulté où ils avaient peur, ils vouaient à Dieu un culte exclusif et ils adoraient Dieu seul, comme l'exemple du verset 65 dans Surat al-Ankabut. Et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif parce qu'ils ont peur. Ils sont sur l'eau. Mais lorsqu'ils retournent sur la terre ferme, les voient qu'ils reviennent et qu'ils recommencent à faire le shirk. Ils Donc, les Mouchnikou ont aujourd'hui qui adorent Al-Badawi, un des saints qu'ils ont enterrés en Égypte, ou bien qui adorent Al-Hussein. En Égypte encore, ils, ont, ils prétendent qu'il y a la tête hein, de hussein Et les soufis vont adorer ça, ils vont adorer Al-Badawi, ils font des hadj là-bas, plus de 3 millions par année même, qui vont là-bas. Et la même chose hein, en, en, en Irak et en Iran. La tombe, à Karbala, par exemple, ils vont adorer la tombe de Al-Hussein et à Najaf Hein, la tombe de Ali et plein d'autres tombes Les c'est ça leur religion leur, la religion des Rafedah c'est l'adoration des morts et des tombes et la même chose pour les soufis qui adorent la tombe d'Al-Jilani et d'autres de leurs saints par exemple au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte en Mauritanie en, au Sénégal euh, en Égypte, en Syrie au Liban hein, en Irak, au Pakistan en Inde en Malaisie, en Indonésie Au Bangladesh, peu importe où vous allez, vous allez en Turquie, vous allez trouver des gens qui adorent des tombes, dans toutes les villes, dans tous les villages, les gens vont adorer ces gens-là, et ils pensent que ce sont des intercesseurs entre eux et Allah, et ils font le shirk avec eux. Hein? Donc, eux, ils ne font pas seulement le shirk dans les moments d'aisance, ils font le shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Euh, ils ne font pas le shirk seulement dans les moments d'aisance comme les mouchriquines les premiers. Ils font le shirk dans le moment d'aisance et dans les moments de difficulté. Tandis que les premiers, ils faisaient que dans les moments d'aisance le shirk. Et ça, c'est la preuve que le shirk des gens d'aujourd'hui est plus grave et plus laid encore que le shirk des premiers. Et certains également, ils font même le shirk dans Arububia, dans l'arububia. La, la, parce qu'ils prennent les saints et ils leur donnent des attributs divines. Et ils, ils associent ces saints-là avec Allah Ta'ala dans le pouvoir de contrôler l'univers et des choses de ce genre. Et ils ont dans le soufisme ceux qu'ils appellent ou bien celui qu'ils appellent par exemple le qutb, le pôle. Donc ils disent à chaque époque il y a un pôle et euh, c'est lui qui gère l'univers. Et lorsqu'on a des moments de détresse ou des problèmes, il faut invoquer le pôle. Hein, et c'est lui qui va nous venir en aide. Et donc ils, ils disent que C'est un être humain qui contrôle l'univers. Et ça, c'est le degré du saint qui a atteint le plus haut niveau. Ils l'appellent le pôle. Et ils ont d'autres degrés également parmi les hommes qu'ils appellent les rijalul les hommes invisibles. Hein, il y a les autad et il y a d'autres noms comme ça qu'ils ont inventés. Qui, c'est basé sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans quoi que ce soit. Mais ils ont inventé ces choses-là et ils font le shirk hein, avec ces choses-là. Donc, ils font même le chirc dans la Rouboubiya. Et ça, c'est pire que le chirc des Mouchilkines à l'époque. Et le chirc, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est que le chirc des gens d'aujourd'hui est plus grave de, que le chirc des premiers Mouchilkines de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que leur chirc est constant. Ils le font tout le temps. Dans les moments de d'aisance, comme dans les moments de détresse. Hein et les premiers, c'était seulement dans les moments d'aisance. Tandis que... Et, et le deuxième point, c'est quoi C'est que... C'est plus laid que le chef des premiers du, du point de vue que les premiers, ils faisaient seulement le chef dans l'adoration. C'est-à-dire que ceux-là aujourd'hui font le chef dans l'adoration et en plus dans la rouboubiya, dans la souveraineté, puisqu'ils prétendent que ceux qu'ils associent avec Allah parmi les hommes purs et les saints ont un contrôle de l'univers. Chez les Rafidah, il y a la rois, ils croient la même chose à propos de leurs imams et chez les soufis, la même chose vis-à-vis -vis du kotub ou du raus ou bien euh, comme ils l'appellent le pôle du pôle ou bien euh, ils les appellent parfois euh, les hommes de l'invisible bon, toutes ces, ces choses-là c'est des superstitions que les soufis ont inventées et ça fait partie de leur croyances. et c'est dans, le, dans leur livre hein? et bien entendu ce n'est pas des choses qu'ils vont enseigner aux petits débutants parmi les soufis mais c'est des choses que ceux qui sont avancés dans, dans leurs égarements, ils comprennent ils savent et ils croient Et ça, c'est des formes de kufs majeur et des formes de shirk majeurs. Donc, euh, demandez aux soufis, c'est quoi le qutb, c'est quoi le qutb, -qutb ou bien c'est quoi les le, le, le rose ou des choses de ce genre. Et c'est qui c'est qui les hommes invisibles, Rijal al des choses comme ça. Et vous allez voir s'ils savent ou non et s'ils nient ou non. Hein? Parce que moi, j'ai rencontré des soufis et... Il, et euh, il ils me l'ont dit avec leur propre bouche al il qu'ils euh, qu ont le contrôle dans l'univers et qu'ils peuvent créer et donner la subsistance à la création et au monde c'est un shirk encore plus laid que le des premiers et plus dangereux et plus grave et plus sévère que le des premiers et une plus grande forme Allah de Hein? et euh, on lui demande donc de nous préserver et euh, de nous donner le Tawfiq à tous donc on va s'arrêter ici et à la fin de chaque euh, cours, il y a des questions et réponses de la part du Sheik euh, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire on va les lire au début de chaque cours Là, avant de commencer le cours on va lire les questions et réponses du cours précédent euh, que le Sheik Euh, que les élèves du chèque lui ont posé et les réponses qu'il a mentionnées. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah pour aujourd'hui. Puis, on continuera ce cours-là, bi'ivnillah, euh, euh, dimanche prochain, Inch'Allah. Euh, et, et samedi prochain, c'est la suite dans Al-Wala wal bara Pour le cours de Umdad dont j'avais parlé, bi'ivnillah, euh, on, euh, on va commencer probablement quelque quelque quelque part cette semaine, inshallah, on va essayer de voir quel jour qui est le plus propice par rapport à à mon horaire et à mon calendrier, inshallah. Donc, euh, je vous donnerai des nouvelles là-dessus, inshallah, durant la semaine. Bienvenue là. Donc, subhanaka Allahumma bihamdi kashidwan la, ilaha illa anta astaghfiruka wa tu bi lailik, barakAllahu fiikum wa jazakum Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين